Mesdames et messieurs auditeurs de la radio Sanganiro, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée de Sommet Crédit, dont voici le sommaire. Les médias en ligne propageant les messages de haine ont été mis en garde par le président du Conseil national et de la communication lors de l'ouverture de l'Assemblée plénière Sommet Crédit des habitants de la zone Cagnoche-Amérique de Bujumbura s'inquiètent du comportement de certains policiers qui serait à l'origine des accidents de roulage. Ezekiel Ndikoumenayo va nous en dire plus. Voilà pour les titres. Christine Ebutoïe suis à la présentation. Eric Wimanasso à la mise en onde. Bienvenue en Corée. Captez Issa Nino. Écoutez la différence. Oh bonjour. Le Conseil national de la communication met en garde les médias en ligne qui propagent les messages de haine. Avertissement de Nestor Wangoumoukounzi, président de cet organe régulateur des médias burundais, Lors de l'ouverture de l'Assemblée plénière sommet crédit, il y demande à ces derniers de se conformer à la législation en la matière. Suivez-les au micro de Lydia Gahimbari. Le Conseil national de la communication regrette qu'il y ait encore des gens qui prétendent être des journalistes improvisant des plateformes de dissémination de l'information en ligne, surtout sous forme de journaux. La conséquence est que ces plateformes deviennent vite des espaces où tout semble permis, où le fake news et les messages de haine se donnent libre cours aux grandes âmes des internautes abusés et désabusés. Des actions sont envisagées pour aider le public à distinguer le vrai du faux, l'information de l'intox. La tâche ne sera pas facile car, manifestement, tout tient au manque de culture relative à l'usage des réseaux électroniques pour échanger des informations. Pour couper court avec ces pseudo-médias qui veulent travailler dans l'illégalité, le CNC conseille d'introduire des demandes d'autorisation d'exploitation afin qu'ils puissent exercer dans la transparence et bénéficier de l'encadrement des structures en charge de cette mission. Un corollaire à cette situation est qu'on se retrouve avec des demandes de cartes de presse qu'on ne peut pas satisfaire par manque de base légale. Le statut des réfugiés, c'est notamment pour toute personne qui s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle, est, dont elle a la nationalité. C'est le contenu du statut de la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951. Dans cette même convention, les États s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de veiller à ce que les droits des réfugiés soient respectés. Les États avec Yvette Nijimé. Est considérée comme réfugié toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et se trouvant hors de son pays. Une personne qui ne peut du fait de sa crainte se réclamer de la protection de son pays et qu'en raison de la dite crainte ne veut y retourner, est aussi considérée comme réfugiée. La dite convention explique que si une personne s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité et n'a plus droit au statut de réfugié, une personne peut refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité Si elle a des raisons impérieuses tenant à ses persécutions antérieures, dit-on dans cette Convention, si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée, ayant cessé d'exister et ne peut plus continuer de se réclamer réfugiée, la Convention de Genève appelle les États contractants à coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés afin de veiller à ce que les droits des réfugiés soient respectés en raison des différends entre les parties à cette convention relative à son interprétation ou à son application. L'une des parties aux différents a droit de saisir la Cour internationale de justice. Merci. Vétenir Jimbelli, le Premier ministre burundais a demandé aux jeunes présents de créer au moins une association sur chaque colline afin qu'ils reçoivent des appuis financiers du gouvernement qui sont déjà disponibles C'était lors de la célébration de la Journée internationale et de la jeunesse à Gitega ce mardi. Sous le thème « Jeunesse unie et active pour le développement », les cérémonies ont été rehaussées par la présence du premier ministre burundais Alain Guillaume Mouignoni et du ministre chargé des Affaires de la Communauté Est-Africaine, des Sports et de la Culture, Ezekiel Ndikumwe Nibigira. Les représentants des jeunes venus de tous les coins du pays étaient en train de suivre une séance de sensibilisation et de moralisation par rapport à la création des groupements économiques des jeunes et solidaires. Les trésors hostigieux de la radio Isanganiro, le journal continue. Environ 200 prévenus qui n'ont pas d'assistance judiciaire dans quatre provinces du ressort judiciaire d'Ongozi vont bénéficier d'une assistance judiciaire de la part des avocats membres du barreau de Gitega. Selon Maître Olivier Ndayambagé, représentant de ce barreau au nord du Burundi, cela s'inscrit dans la ligne du ministère de la Justice de vider tous les dossiers pénaux pendant les juridictions. En dehors des mois. Cet avocat signale que son programme d'assistance judiciaire est fait dans le cadre aussi de la célébration de 10 ans d'existence de ce barreau. Apollinaire Muzaga, la correspondance. Comme l'indique le représentant des avocats issus du barreau d'Ogitega au nord du Burundi, environ 200 dossiers de détenus préventifs seront concernés par cette légale. 62 sont du tribunal de grande instance de Kayanza, 50 d'Ongozi et 50 autres d'ITJ-Yikirund pour les provinces Kayanza et Kirundo qui n'ont pas de maison de détention. Les magistrats font l'itinérance à la prison Gozi où ils rencontrent ces avocats de la défense, explique Maître Olivier Ndayambadji. Toujours selon lui, ses avocats travaillent avec Les chambres de conseil pour la province Muyinga disposant d'une prise. se représentant de l'ordre des avocats près de la cour d'appel d'Ogitega dans les quatre provinces du Burundi annonce que la plupart des bénéficiaires de cette aide légale gratuite sont des détenus vulnérables ne disposant pas de moyens de se payer en avocat et a ajouté que ce programme s'inscrit dans le cadre des deux mois donnés par le ministre de la Justice. Pour vider les dossiers pénaux pendant devant les tribunaux dans tout le pays, cela arrive selon cet avocat au moment où son barreau d'Ogitega souffle ses débouches dans tout le pays, dans toutes les juridictions du Burundi, 1000 dossiers sont concernés par ce programme d'aide légale durant les deux mois, ajoute-t-il. Radio Merci Apolline Mouzagala. L'autonomisation de la femme rurale lui confère la reconnaissance de la part de son conjoint, constat d'Alphonse Bigilimana, représentante de l'association Tougouaninzara, regroupa les femmes de la colline Kivuruga, commune Gatarae en province Kayanza, qui vendent des légumes au marché de cette province. Ces femmes affirment que leur commerce a contribué à la survie de leur famille. Le récit de Patrick Sanguiumba. Cette association Tugwanizara compte environ 50 femmes de la Corine Kivuuga en commune et Gatara exerçant le petit commerce des légumes au marché de Kayanza. Ces femmes, membres de l'association Tugwanizara, disent que ce commerce des légumes leur est beaucoup bénéfique car il leur permet de subvenir à certains besoins fondamentaux dans leur famille et surtout l'achat de matériel scolaire pour les enfants scolarisés. Abunda dans le même sens. Afoncine Vigilman, un représentante de cette association, précise qu'à partir du gain tiré de ce commerce des légumes, ces femmes sont arrivées même à pratiquer les revages des vaches, des chèvres et des moutons. Même son décroche pour leur maris qui de leur côté salue l'initiative de leurs conjointes et de prendre une part active dans le développement de leur ménage et leur demande de continuer sur la même lancée. Toutefois, ces femmes indiquent que les principaux défis auxquels elles font face dans leur commerce sont principalement la longue distance à parcourir pour s'approvisionner à légumes, car, expliquait-elle, on doit traverser environ trois communes pour arriver au marché de Kayanza où souvent ces légumes. Hormis son défi, il ajoute que même la petitesse de leur capital ne la ne permet pas de se développer facilement. A cet effet, les femmes affiliées à l'association Tugwanizara demandent aux associations en charge du développement de la femme Rira de les appuyer financièrement, surtout à leur faciliter l'augmentation de leur capital. Lucine Daichimie, représentante des raisons des femmes, actrices d'Opé et de Dialogue, Akayanza, indique que dans un prochain avenir, ces femmes seront visitées pour subir des formations liées à l'entrepreneuriat, afin que ces femmes puissent bien développer leur ménage. Elle promet également que les raisons les représentent, leur permettra la majoration de leur capital. Depuis Kayanza, Patrick Sengu va pour la radio Sanganilo. Merci, Patrick Nsengioum. Certains habitants de la zone et Cagnoche à mairie d'Obujumbura déplorent le comportement de certains policiers qui les estiment être à l'origine des accidents routiers. C'est un moment où, ce mardi soir, à la 12e avenue de la zone, selon ses habitants, un policier a attendu un cours causant un accident où deux personnes ont été blessées. La population demande aux motocyclistes de respecter les heures de travail. À ce sujet, la rédaction a contacté le ministère ayant la sécurité dans ses attributions. Pierre Ngouli, qui est porte-parole de son ministère, rappelle à toute la population en général, les motards en particulier, au strict respect de la loi. « Perturbation dans la distribution de l'eau potable dans la majeure partie de la ville de Rumongue depuis ce lundi. La population concernée souhaite la, la renormalisation de cette distribution avant qu'il ne soit tard au niveau de la régie des eaux centrales Rumongue. L'on informe que c'est un tuyau cassé au niveau de la source du nouveau, ré du nouveau réseau hydraulique qui est à l'origine de cette situation à laquelle on est en train de trouver une solution. » Il s'observe une ignorance en matière de la pandémie de Covid-19 sur la colline et Massas de la commune Guyeta en province de Gitega. Des habitants rencontrés par la radio Isanganilo affirment que cette pandémie fait rage mais qu'ils ne savent pas grand-chose quant à sa contamination. D'autres témoignent que certains phénomènes sociaux ont changé comme se saluer avec la main et même si le partage des pailles s'observe encore. Toutefois, Le chef de colline Massas rassure que, que des séances de sensibilisation sont organisées par l'administration en collaboration avec les agents communautaires sur la prévention contre cette pandémie. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour sa collaboration technique. tout et jetez à sa présentation. Au revoir, bon après-midi.